La mer et le ciel se sont aimés Sur des caravèles d'or Entre le sud et le nord Je voudrais, je voudrais Te faire aimer Chaque fois Méditerranée Le soleil Est un roi saint Chabell au bord de l'île, où tous les rois de Sicile sont venus, sont venus un jour se marier. Bize, bize, bize, bize, bize,